de Planète École est une association de solidarité internationale d'aide au développement basée dans les Landes et sur la côte basque. Grâce aux actions des adhérents, des bénévoles et aux subventions de diverses institutions, Planète École apporte son aide logistique, pédagogique, sanitaire et matérielle aux projets d'école là-bas, où la faible scolarisation et l'analphabétisme freinent le développement. sur Jean-Pierre Dargelos est membre de Planète École. vont les euh, Planète École bon est une association qui n'est pas très ancienne, Sa date de fondation c'est 1998. Euh, actuellement euh Plusieurs secteurs sont concernés, donc euh, secteur côte basque euh, pour les Pyrénées-Atlantiques, euh, le secteur côte sud des Landes, euh, ensuite le secteur d'Axe-Jalos et le secteur de mont -de marsan euh, En moyenne, euh, Planète-École compte 150 adhérents, un chiffre proche d'ailleurs, mais multiplié. Depuis notre notre fondation, on peut considérer que euh, 150 000 euros été apportées euh, net dans nos actions euh, dans nos actions africaines. Euh, ces actions africaines se font évidemment en fonction des sollicitations et des demandes euh, des écoles en particulier sur place ou des des groupements de femmes, des groupements de parents d'élèves. Euh établissements qui peuvent qui peuvent aller de la du jardin d'enfants en passant par l'école primaire le collège le lycée et jusqu'à l'université donc à ces établissements nous avons apporté de grandes quantités de livres triés donc on peut imaginer qu'en année moyenne do mille livres de et cet en, en minimum passe par ces par ces trois locaux. Pourquoi une action dirigée particulièrement vers les établissements scolaires À l'origine Planète École a été créée par une promotion d'école normale de 1958-1962, école normale de Dax heureusement il n'y a pas il n'y a pas que des que des instituteurs donc l'association s'est renouvelée elle s'est développée donc une sensibilité particulière a été a, a été donc, dès l'origine sensible aux demandes des établissements africains alors africains c'est à dire le, le Maroc le Sénégal le Togo, le Bénin et depuis quelques années nous avons abandonné euh, le, le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa parce que les acheminements étaient trop compliqués et nos frais disons de de, de voyage ceux-là qui ne sont pas pris en compte par par l'association mais simplement les les adhérents missionnés étaient trop importants pour aller au Congo. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que le Congo était véritablement sous-continent. Les actions euh On commençait par les villages dans l'estuaire de la de la Casamance et par le Togo. Euh, là, euh, nous avons eu des demandes diversifiées, euh, qui pouvaient être euh, des livres, qui pouvaient être aussi parce que c'était mythique à l'époque on avait même s'il n'y avait pas les locaux adaptés on avait une demande d'ordinateur et tout ce qui peut tout ce qui pouvait soutenir les écoles nous avons eu de villages également la demande de soutien pour la création d'un jardin d'enfants et là nous avons financé l'animatrice justement par des par des partenariats ici de, de particuliers qui ont qui ont soutenu surandaie sur la côte basque qui ont soutenu cette création là sur le Togo c'était une école d'initiative locale initiative locale euh, c'est-à-dire cette école là ne n'avait aucun soutien de l'état et c'était les parents qui payaient les collages Le soutien au projet se fait maintenant sous plusieurs formes. Nous avons peut-être un peu réduit l'envoi de livres, même s'ils sont triés, s'ils ne sont pas trop européocentrés. Nous connaissons maintenant, nous avons les besoins, parce que là-bas aussi disons même même s'ils travaillent dans des conditions difficiles et particulièrement à présent pour les collèges et les écoles de, euh, de proximité qui se sont créés et là ce sont les parents d'élèves qui prennent les, les relais avec euh, avec euh, les correspondances e-mail nous avons maintenant une appréciation meilleure euh, des besoins et bon j'y reviendrai mais euh, de plus en plus nous achetons nous achetons sur place parce que dans dans les Euh, disons dans les formes de soutien euh, sont inclus par exemple des apports ou des achats d'ordinateurs des électrifications euh, d'école il y a également euh, parfois des améliorations d'école ainsi euh, dans un cas le, le concours d'entrée en 6ème et le concours de 3ème se faisait de façon très éloignée et il fallait que les enfants euh, partent pour euh, partent pour euh, plus de trois jours disons dans un centre éloigné là je pense à, à la Casamance, euh, où oui partait en pirogue où c'était une véritable expédition dont là nous avons financé alors que jusqu'à présent je dois préciser qu'il est une chose que nous à laquelle nous, nous sommes refusés c'est de financer la construction d'école parce que nous estimons qu'elle est à la charge de l'état même euh, euh, pauvre même pauvre euh, peu dotés de, de financement encore que les, les états africains fassent un effort euh, vraiment manifeste sur l'éducation. Euh, les écoles, les constructions tardent. Mais bon, ça progresse. Donc là, nous avons financé l'amélioration, euh, disons, des écoles pour euh, qu'ils puissent passer sur place un, un, un examen. Évidemment, les résultats ont été formidables. Ce qui nous vaut, évidemment... Car nous revenons ici euh, d'être euh, d'avoir ce désir des choses que nous venons ici de sensibiliser euh, nous revenons aussi avec euh, une approche autre de la vie par le par le contact euh, que nous avons eu là bas parce que euh, quand on fait des projets euh, il y a des moments où il faut être exigeant disons par euh, tout simplement parce qu'on finance les projets sans être vraiment des comment dire sans autoritarisme mais il faudrait aussi être exigeant pour pour soi-même de l'Afrique est-elle réelle Les médias généralistes sont sont plutôt friands de, du spectaculaire au détriment vraiment de de ce qui se passe dans, dans ce continent. Il se passe des choses terribles, c'est vrai, mais des choses aussi qui sont peut-être le le reliquat et le contre-coup de nos actions passées. Il faut analyser, ça mérite d'être analysé. Euh, mais nous ce que nous voyons sur place et ce que nous souhaitons retransmettre c'est l'implication euh, j'ai parlé des collèges des écoles de proximité l'implication des parents d'élèves qui sont en train de trouver les moyens pour euh, ma foi on construit en banco et puis mince il y a les plus qui arrivent alors là il faut cimenter un petit peu le banco pour que ce soit consolidé pour que la pour que la la la construction de la classe ne soit pas ne soit pas menacée euh, voilà ce sont des aspects euh, qui qui nous font dire vraiment voilà aussi ce qu'il faudrait montrer de l'Afrique. Parce que les Africains aussi, euh, par rapport à nos, à nos comportements, euh, je ne parlerai pas de comportements récents, même des comportements anciens, vous savez, on a parlé des affaires réelles, plein, plein d'affaires actuellement, qui reviennent devant les tribunaux. Euh, ils sont ils sont informés. Euh, quand Quand on leur dit par exemple oui bon là euh, peut-être votre président il pourrait les penser moins mais ils sont à l'écouté euh, y comprisent des, des télévisions des, des radios que nous patronons en Afrique euh, et ils, ils sont vraiment ils sont vraiment informés donc pas de conduite euh, euh, de superbe pas de conduite euh, j'allais dire colon colonisatrice mais c'est pas c'est pas pour nous c'est pas imaginable donc pas de complexe de supériorité Euh, soyons soyons modestes quand nous allons en Afrique coopération, comment était le ressenti euh, en Afrique euh, Il y a des thèses qui refusent toute euh, toute coopération, disant les africains ont les moyens, ils ont les matières premières, à l'Afrique est riche. Euh, Allons-y seuls. L'autre pôle qui est euh, surtout le fait de, de dirigeants et de prévarication, je rappelle, ils n'ont pas le privilège euh, prévarication donc coopération oui, bien sûr. Parce que comme ça, les dirigeants peuvent retenir pour leur ennemi, pour leurs fonds propres une partie de la coopération ou une partie de ce qui est retiré du sous-sol africain. Alors ne parlons pas des mines, euh, des euh, du pétrole ou chaque zone, disons, riche en mines et en pétrole est une zone quasi généralement en conflit. Donc nous, nous sommes dans une position moyenne. Nous pensons au moins... Euh, pendant pendant certains temps euh, pourquoi euh, aussi euh, ici et je dois peut-être en parler un tout petit peu plus de, euh, du travail que nous faisons sur place parce que on se rend compte que la solidarité existe dont j'ai parlé de notre budget de 250 mille euros certes c'est depuis notre création mais c'est quand même pas négligeable euh, de ce que nous avons net à porter là- bas. Par exemple ici, nous rendons compte, nous pratiquons pendant les mois de juillet et août une vente de livres d'occasion au bord de la plage. Et donc en moyenne chaque année, 4000 à 5000 euros de livres sont achetés là-bas sur place.